Ma foi dans l'au-delà. Le jour de la résurrection est une longue journée de 50 000 ans qui transmet le croyant entre deux prières.